Sous les palmiers, à l'amour qui t'appelle. Vois passer sur l'océan les grands voiliers tout blancs qui viennent des Antilles. Vois dans le ciel orangé le soleil se cacher dans le regard des filles au pays de la samba. Amoureux pour la fête du tabac Va danser dans la nuit bleue Va dans les rues de Bahia Et là-bas tu verras Combien la vie est belle Dans la foule bariolée On voit tourbillonner Les jupons de Dante De la tomba, escondite de cris de joie, l'amour mène la danse. Et dans le soir qui descend, on a le cœur battant, car la fête commence au pays de la samba. De la samba, oh, het des gens